En collaboration avec AudioCity.net, les éditions de l'Avenir présente Nouvelles histoires extraordinaires d'Edgar Allen Poe. populaire se dressa sur ses dix doigts de pied dans un étrange ébahissement. L'évêque Hall s'attire. « Je suis, c'est-à-dire, j'étais un grand homme. Mais je ne suis ni l'auteur du Junius, ni l'homme au masque de fer, car mon nom est, je crois, Robert Jones, et je suis né quelque part dans la cité de Fomfodge. La première action de ma vie fut d'empoigner mon nez à deux mains. Ma mère vit cela et m'appela un génie. Mon père pleura de joie et me fit cadeau d'un traité de nosologie. Je le possédais à fond avant de porter des culottes. Je commençais dès lors, à pressentir ma voix dans la science, Et je compris bientôt que tout homme, pourvu qu'il ait un nez suffisamment marquant, peut, en se laissant conduire par lui, arriver à la dignité de lion. Mais mon attention ne se confina pas dans les pures théories. Chaque matin, je tirais deux fois ma trompe et j'avalais une douzaine de petits verres. Quand je fus arrivé à ma majorité, Mon père me demanda un jour si je voulais le suivre dans son cabinet. « Mon fils, » dit-il quand nous fûmes assis, « quel est le but principal de votre existence ?»« Mon père, » répondis-je, « c'est l'étude de, de la nosologie. »« Et qu'est-ce que la nosologie, Robert ?»« Monsieur, » dis-je, « c'est la science des nés. » « Pouvez-vous me dire » demanda-t-il. « Quel est le sens du mot « nez »?»« Un « nez » mon père, répliquai-je en baissant le ton, a été défini diversement par un millier d'auteurs. Ici, je tirai ma montre. Il est, il est maintenant midi ou peu s'en faux. Nous avons donc le temps, d'ici à minuit, de les passer tous en revue. Je commence donc « Le nez, suivant Bartolinus, et cette protubérance, cette bosse, cette excroissance... »« Cela va bien, Robert. » interrompit le bon vieux gentleman. « Je suis foudroyé par l'immensité de vos connaissances. Positivement, je le suis. Oui, sur mon âme. » Ici, il ferma les yeux et posa la main sur son cœur. « Approchez. » Puis, il me prit par le bras. Votre éducation peut être considérée maintenant comme achevée. Il est grandement temps que vous vous poussiez dans le monde, et vous n'avez rien de mieux à faire que de suivre simplement votre nez. Ainsi, ainsi, alors, il me conduit dit, à coups de pied tout le long des escaliers, Jusqu'à la porte. Ainsi, sortez de chez moi et que Dieu vous assiste. Comme je sentais en moi la flatus divin, je considérais cet accident presque comme un bonheur. Je jugeais que la vie paternelle était bonne. Je résolus de suivre mon nez. Je le tirais tout d'abord deux ou trois fois et j'écrivis un continent une brochure sur la nosologie. « Tout Fumfudge fut sans dessus dessous. »« Étonnant génie !»« Dit le Quarterly. »« Admirable physiologiste !»« Dit le Westminster. »« habile Gaillard !»« Dit le Foreign. »« Belle écrivain !»« Dit l'Edenberg. »« Profond penseur !»« Dit le Dublin. »« Grand homme !»« Dit Bentley. »« Homme divine !»« Dit Fraser. »« On est autre, Dit Blackwood. » « Petit lettre! » dit Mistresse bas-bleu. « Petit lettre. dit la grosse Miss bas-bleu. Oh, « Petit lettre! » dit la petite Miss Bableu. Mais je n'accordais aucune attention à toute cette populace. Je l'ai tout droit à l'atelier d'un artiste. La duchesse de Dieu me bénisse posait pour son portrait. Le marquis de tel et tel tenait le caniche de la duchesse. Le comte de choses et d'autres jouait avec le flacon de sel de la dame et son altesse royale de Nolimetangère se penchait sur le dos de son fauteuil. Je m'approchai de l'artiste et je dressai mon nez. Oh, très beau soupira sa grâce. « Oh, oh, oh, secours! Cool. bégaya le marquis. « Oh, choquant! murmura le comte. « Ah, oh, abominable !» grogna son altesse royale. « Combien voulez-vous » demanda l'artiste. « De son s'écria sa grâce. « Mille livres » dis-je en m'asseyant. Mille livres !» demanda l'artiste d'un air rêveur. « Mille livres » dis-je. « C'est très beau, » dit-il en extase. « C'est mes livres, » dis-je. « Le garantissez-vous » demanda-t-il en tournant le nez vers le jour. Je, « je, je, je le garantis, » dis-je en le mouchant vigoureusement. « Est-ce bien un original » demanda-t-il en le touchant avec respect. « Hein » dis-je en le tortillant de côté. « « Il n'en a pas été fait de copie, » demanda-t-il en l'étudiant au microscope. « Jamais, » dis-je en le redressant. « Admirable, » s'écria-t-il, tout étourdi par la beauté de la manœuvre. « Mille livres, » dis-je. « Mille livres, » dit-il. « Précisément, » dis-je. « Mille livres, » dit-il. « Injuste, » dis-je. « Vous les aurez, » dit-il. « Quel morceau capital !» Il me fit immédiatement un billet, et prit un croquis de mon nez. Je louai un appartement dans German Street, et j'adressai à Sa Majesté la 99e édition de ma nosologie avec un portrait de la trompe. Le prince de Galles, ce mauvais petit libertin, m'invita à dîner. Nous étions tous Lyon et gens du meilleur ton. Il y avait là un néo-platonicien. Il cita Porphyre, Jamblique, Plotin, Proclus, Héroclès, Maxime de Tyr et Cyrianus. Il y avait un professeur de perfectibilité humaine. Il cita Turgot, Price, Priestley, Condorcet, De Stael et L'Ambitious Student in Hill Health. Il y avait ce positif paradoxe. Il remarqua que tous les fous étaient philosophes et que tous les philosophes étaient fous. Il y avait estheticus et Il parla de feu, d'unité et d'atomes, d'âme double et préexistante, d'affinité et d'antipathie, d'intelligence primitive et d'homéo-homérie. Il y avait Théologos-Théologie. Il bavarda sur Euseb et Arius, sur l'hérésie et le concile de Nicée, sur le pusillisme et le consubstantialisme, sur Homoousios et homoiousios. Il y avait Fricassé du rocher de Cancale. Il parla de langue à l'écarlate, de chou-fleur à la sauce veloutée, de veau à la sainte Menehoud, de marinade à la Saint-Florentin et de gelée d'orange en mosaïque. Il y avait Bibulus au bumper. Il dit son mot sur le Latour et le marc brunnen sur le Champagne-Mousseux et le Chambertin, sur le Richebourg et le Saint-Georges, sur le haut le Léoville et le Médoc, sur le Barsac et le Prégnac, sur le Grave, sur le Sauterne, sur le Lafitte et sur le Saint-Péry. Il hocha la tête à l'endroit du clos Vougeot et se vanta de distinguer, les yeux fermés, le Zérès de la Montillado. Il y avait « Il signore Tintino de Florence. Il expliqua Simabu, Arpino, Carpaccio et Agostino. Il parla des ténèbres du Caravage, de la suavité de l'Albane, du coloris de Titienne, des vastes commères de Rubens et des polissonneries de Jean Steen. Il y avait le recteur d'une université de Fomfage. Il émit y cette opinion que la lune s'appelait Bendis en Thrace, Bubastis en Égypte, Diane à Rome et Artemis en Grèce. Il y avait un grand Turc de Istanbul. Il ne pouvait s'empêcher de croire que les anges étaient des chevaux des coqs et des taureaux, qu'il existait dans le sixième siècle quelqu'un qui avait soixante et dix mille têtes, et que la terre était supportée par une vache bleue de ciel, ornée d'un nombre incalculable de cornes vertes. Il y avait Delphinus polyglotte. Il nous dit ce qu'étaient était des quatre-vingt-trois tragédies perdues d'Echille, les cinquante-trois oraisons d'Isius, les trois cent quatre-vingt-onze discours de Lysias, Les 180 traités de Théophraste, le huitième livre des sections coniques d'Apollonius, les hymnes et dithyrombes de Pindar et les 80 tragédies d'Homère le Jeune. Il y avait Ferdinand Fitz Fossilus Fitzpar. Il nous renseigna sur les feux souterrains et les couches tertiaires, sur les aériformes, les fluidiformes et les solidiformes, sur le quartz et la marne, Sur le schiste et le charle, sur le gypse et le trappe, sur le talc et le calcaire, sur la blende et la hornblende, sur le schiste et le poudingue, sur la cyanite et le l'épidolite, sur l'hématite et la trimolite, sur l'antimoine et la calcédoine, sur le manganèse et sur tout ce qu'il vous plaira. Il y avait moi. Je parlais de moi. « De moi, de moi et de moi, de nosologies, de ma brochure et de moi. » Je dressai mon nez et je parlais de moi. « Un homme, homme miraculeux, » dit le prince. « Si super, super, super, super dirent les convives. Et, le matin qui suivit, sa grâce de Dieu me bénisse me fit une visite. « Viendrez-vous à Almec ?» « Mignonne créature » dit-elle, en me donnant une petite tape sous le menton. Oh « oui, sur mon honneur » dis-je. « Avec tout votre nez, sans exception » demanda-t-elle. « Aussi vrai que je vis » répliquai-je. « Voici donc une carte d'invitation, ange, Dirai-je que vous viendrez ?»« Chère Duchesse, de tout mon cœur !»« Qui vous parle de votre cœur Mais avec votre nez, avec tout votre nez, n'est-ce pas ?» « Pas un brin de moins, mon amour, » dis-je. Je le tortillai donc une ou deux fois, et je me rendis à Elmac. Les salons étaient pleins à étouffer. « Il arrive !» dit quelqu'un sur l'escalier. « Il arrive !» dit un autre un peu plus haut. « Il arrive !» dit un autre encore un peu plus haut. « Il est arrivé !» s'écria la Duchesse. « Il est arrivé, le petit amour !» et, s'emparant fortement de moi avec ses deux mains, elle me baisa trois fois sur le nez. Une sensation marquée parcourut immédiatement l'assemblée. « diavolo! cria le comte de Capricornuti. « Dios guarda !» murmura Don Stiletto. « Mais, tonnerre !» jura le prince de Grenouille. « Mille diables! » grogna l'électeur de Blotdenhoff. Cela ne pouvait pas passer ainsi. Je me fâchai. Je me tournai brusquement vers Blotdenhoff. « Monsieur? » lui dis-je. « Vous êtes un babouin! »« Monsieur? » répliqua-t-il après une pause. « Donner et Hitler. Je n'en demandais pas davantage. Nous échangeâmes nos cartes. À Farm, le lendemain matin, je lui abattis le nez et puis je me présentais chez mes amis. « Bête, dit le premier. Sous, dit le second. Butor. » Dit le troisième. On dit le quatrième. Béné. Dit le cinquième. Ninou. dit le sixième. Sortez. dit le septième. Je me sentis très mortifié de tout cela et j'allais voir mon père. « Mon père, lui demandai-je, quel est le but principal de mon existence ?»« Mon fils, répliqua-t-il, c'est toujours l'étude de la nosologie. Mais en frappant les lecteurs au nez, vous avez dépassé votre but. Vous avez un fort beau nez, c'est vrai, mais neuf n'en a plus. Vous êtes sifflé, et il est devenu le héros du jour. » je vous accorde que dans fom la grandeur d'un lion est proportionnelle à la dimension de sa trompe mais bon divine, il n'y a pas de rivalité possible avec un lion qui n'en a pas du tout collaboration avec AudioCité.net, les éditions de l'avenir vous ont présenté Lionnerie, interprétée et réalisée par Christian Martin, tirée de nouvelles histoires extraordinaires de Garel Lenpo. La musique, composée par Kevin McLeod et Christian Martin, est sous licence Creative Commons. On peut trouver ça de Kevin à incompatible.com. Cet enregistrement est diffusé sous licence Creative Commons, Attributions, Share Alike, et est une coproduction AudioCité.net et des éditions de l'avenir. Pour tout connaître de nos productions, visitez audiocité.net ainsi que l'administraudio.canalblog.com. Merci de votre attention et à bientôt!